Jackie, tu viens d'apprendre la nouvelle, euh, Aurore va être libérée, c'est ça Comment tu as appris la nouvelle C'est Émilie qui m'a appelé en me disant que son avocate, euh, l'avocate d'Aurore, avait avait eu l'information, voilà. Elle va être libérée sous caution, c'est ça Elle va être libérée sous caution, ils sont en train de réunir la caution, on n'est pas trop au courant de, de ça par contre, mais ça risque de prendre un ou deux jours, quoi. Alors, voilà. comment tu as appris cette nouvelle Ben, avec beaucoup d'émotion, euh, de joie, on réalise pas trop encore euh, parce que c'est un peu surprenant quoi. Mais c'est un beau cadeau de Noël. Euh, normalement on aurait dû partir en janvier l'avoir voir euh, à la prison de Choteau d'El Real. Mais voilà, bon et eh ben euh, une grande joie quoi, qu'elle soit la Noël à la maison. Et alors comment euh, vous avez vécu avec Chichi euh, cette, euh, cette épreuve là, ces euh, ces 2 mois finalement de, de prison, comment vous avez vécu ça L'enfer. <rire> Il y a pas d'autre mot parce que on n'est pas soi-même, euh, on vit toujours avec ça dans la tête et euh, en permanence, donc aller bosser euh, en pensant euh, on a du mal à à à séparer en fait euh, même dans mon travail de danse donc j'étais toujours en train d'y penser quoi. Mmh. Voilà. La séparation de la vie privée et de la vie ouais, professionnelle ouais, en tout fait. Tout à fait. Au niveau de l'émotion, euh, c'est très difficile à gérer même si on a des, des on peut avoir des outils personnels pour le faire mais bon euh, j'avais quand même du mal, oui. Mmh. Alors tu as été aussi la voir il y a très peu et alors comment ça s'est passé cette, cette rencontre la prison de Châteaudel Réal Et eh bien euh, j'ai on a fait quand même 1200 km aller-retour pour euh, pour la voir 40 minutes euh, derrière une vitre. Euh, donc ça passe très vite 40 minutes. Euh, on a été très bien reçu, euh, la prison de Châteaudel Réal est une prison moderne. Euh, donc euh, je, je me suis pas senti plus oppressé que ça en arrivant là bas euh, le plus dur pour moi ça a été de partir et de la laisser là quoi mmh. mais euh, bon euh, on s'est dit des choses de tout à fait euh, familiale quoi euh, bon euh, euh, parler de sentiments euh, qu'on est près d'elle qu'on l'aime euh, voilà quoi... Hein? Mais quand même ça s'est passé dans des circonstances particulières, vous aviez quand même une vitre euh, oui. entre. Oui, c'est très difficile. Parce que pour se dire au revoir, pour là je suis un peu émue, je veux pas en parler. Pour se dire au revoir et ben on est obligé de s'embrasser euh, à travers la glace quoi. Mmh. Voilà. Et je pense aux autres mamans de oh, prisonnier. Ça fait une barrière pour les pour les relations et donc on peut pas se dire tout ce qu'on veut à travers une vitre. Non du tout. Mmh. Voilà. Et c'est pour ça qu'Aurore avait demandé pour euh, le 17 janvier euh, un vis-à-vis -vis pour qu'on puisse se voir et qu'on puisse se toucher, voilà. Donc c'est une bonne nouvelle, tu n'auras pas à faire 1000 km donc elle sera là euh, bientôt. Bon maintenant bon c'est une affaire de négociation, de, oui. de trouver les fonds et donc euh, d'ici quelques jours elle sera ici. Oui voilà, on pourra faire un poteau ensemble. Très bien, je te remercie.